Vous m'attendez bien? Oui, ça va? Je me micro. Oui. Ok, c'est intéressant les chants ce matin parce que les chants attirent notre regard sur notre dépendance à Dieu. J'espère qu'on a vu ça. De, de s'attendre à Dieu, de dépendre de Dieu, puis que en le faisant, Dieu nous apporte la paix, puis la joie d'être près de Lui. Ça ne nous épargne pas des épreuves du monde, mais ça nous donne la paix euh, en s'approchant de Lui. C'est ça ce que Dieu demande, pour s'approche de Lui. C'est la fin des passages qu'on a pris, particulièrement Matthieu 6, qui dit, euh, en fait, oubliez la convoitise du monde, toutes les besoins que vous avez, puis euh, concentrez-vous sur vivre la parole de Christ, puis tout le reste va être donné. Euh, C'est un peu ça qu'on va parler ce matin. On va revenir dans, dans Hébreu. Ah, pas de grincement dedans, j'espère. On revient dans, dans Hébreu. Euh, Ce n'est pas facile, euh, Hébreu. Si, si je compare Hébreu à d'autres euh, textes qu'on a lu euh, je prendrais par exemple un Corinthien. Un Corinthien, chaque chapitre, on pourrait dire c'est une balle de laine qu'on est capable de décortiquer. Fait que quand je change de chapitre, je change de balle de laine. Fait que à la fin d'avoir fait un Corinthien, j'ai 16 balles de laine. Euh, mais Hébreu, c'est les 16 balles sont toutes mêlées ensemble. Fait que t'as beau vouloir prendre un chapitre ou une section, puis vouloir juste rester sur cette section-là, tu peux pas, parce que dans Hébreu, il démarre des sujets, puis tu t'en vas du début jusqu'à la fin avec le sujet, il démarre un autre sujet, tu t'en vas du début jusqu'à la fin avec l'autre sujet. Fait que quelque part, c'est comme pas facile de de, de, de choisir quelque chose là-dedans, puis de, de pas empiéter sur un autre prédication plus tard et tout. Donc... Euh, Il y a un certain défi, fait qu'on va essayer de le relever ce matin, euh, et puis euh, j'ai toute la sympathie pour euh, mes frères qui ont introduit le chapitre 1, tout le texte d'Hébreu, le chapitre 1, le chapitre 2... Euh, parce que c'est pas nécessairement évident là, il faut le lire et le relire et le relire et puis je vous dis que moi personnellement toutes les fois qu'on se rencontre, je me bats avec euh, certains passages parce que je, je sais de devoir d'un chapitre à l'autre comment ça se tient ensemble, pas que ça ébranle mes mes connaissances des écritures jusque c'est pas facile d'hébreu de de sortir un, un quelque chose juste en prenant deux trois versets, il faut vraiment que tu lis hébreu au complet pour le, le décortiquer. Puis, je suis pas sûr si, s'il y en a qui l'ont lu hébreu au complet là, mais c'est vraiment ça. C'est c'est un autre style. Et euh, en même temps, il y a certains sérieux, je pense, qui, qui démarquent des autres lettres qu'on a. Dans Hébreu, c'est comme si c'est Dieu, c'est sûr que c'est Dieu qui parle dans toutes les Écritures, mais Hébreu, on dirait que Dieu met une phrase particulière en disant que c'est moi qui parle, écoutez-moi. Et donc, je vous donne pas les références des passages où j'ai parlé dans d'autres textes. Je vous dis que c'est ça que j'ai dit, point. Et euh, je pourrais prendre l'exemple de 2 6. Euh, pas aller, non? Euh, juste Il dit, « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » c'est L'auteur, il parle aux Hébreux. Le, les héros des Hébreux, c'est Moïse puis David, principalement. Ici, c'est textuellement David qui a parlé, dans un texte de, de l'Ancien Testament. Mais il dit, « Quelqu'un, quelque part, a rendu ce témoignage. » Pourquoi il a pas dit « David a dit dans telle psaume? » Parce que c'est pas de David qu'on veut parler, c'est Dieu qui veut nous parler directement. Je pas si vous me suivez. C'est pour ça qu'on n'a pas le nom de l'auteur. Regarde, l'auteur, oublier les auteurs, oublier les prophètes. Je en train de vous dire quelque chose, écoutez-moi. C'est ça que Dieu dis OK, donc dans, dans la lettre, l'auteur, il faut bien se positionner. C'est ça qu'on a vu, je vais essayer de résumer bien simplement chapitre 1 et 2, là. L'auteur, il parle à des Hébreux qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui maintenant, ils sont confrontés à toutes sortes de difficultés qui les ébranlent dans leur foi. Ils sont tellement ébranlés, et on voit ça dans l'hébreu disque, et on, on voit qu'est-ce qu qu'ils ébranlent, euh, qui considèrent fortement retourner au judaïsme. C'est comme si nous, aujourd'hui, on disait, OK, on vit des choses de l'oppression extérieure, les gens nous pointent du doigt, etc. Puis là, on se dit, hmm, puis on perd du monde, il y en a qui sont vont mettre en prison, etc. Et là, on va se dire, « Hum, j'ai-tu envie vraiment de vivre ça, moi-là? » Puis là, je dans le fond, je pas si inconfortable dans l'autre position où j'étais avant. Puis Dieu, tu ce vraiment dit ça? Puis Dieu, est-ce vraiment capable de prendre soin de nous? C'est ça qui vivent. Et euh, ils, ils, ils sont en train de considérer fortement, puis il y a du monde qui quitte, plutôt que de rester puis de marcher dans, dans la liberté que Christ apporte, bien qu'il y a des persécutions. Et on peut se prendre dans plein de passages... Euh, pour... Où est-ce qu'on est confronté au choix? Euh, un qui me vient à l'esprit, c'est euh, Marc 10, verset 28 à 32 je pense. Où est-ce que Jésus promet à tous ceux qui vont quitter, euh, c'est-à-dire mettre en deuxième leur terre, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, etc., pour suivre Christ, parce qu'il leur promet des terres, des maisons, des, des, des frères, des sœurs, au centuple dans le siècle présent. Il y a deux petits mots entre virgules, avec des persécutions. Mais faut que c'est pas sur, les que sur, les que sur la persécution, faut que c'est sur les bienfaits. la persécution ça c'est secondaire, c'est temporaire, faut que c'est sur les bienfaits. Alors il y a plein de passages qui nous amènent là, mais là il parle particulièrement de ce groupe, cette église là locale quelque part, qui sont tous des hébreux qui ont cru mais qui de Dans le chapitre 1 et 2, alors qu'est-ce qu'on a vu c'est que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Puis Dieu a envoyé Jésus-Christ pour le salut des hommes, je vais pas tout leur réexpliquer, juste pour nous remettre dedans. Puis c'est ça, et au travail de ça, c'est vraiment, on sent dans chapitre 1 et 2 que Dieu dit, garde écoutez-moi, là c'est moi qui parle, ok et euh, je veux attirer votre attention là-dessus. Alors, euh, l'heure est grave, c'est ça qu'il leur dit, c'est en train de perdre quelque chose d'important. on va lire Hébreu chapitre 3, verset 1 jusqu'à 4, chapitre 3. Et on va, hier, on la regardait, moi et Philippe, juste pour voir discuter un peu, ça aide à mettre les idées, de l'ordre dans les idées. Regarde, on aurait pu se rendre jusqu'à la fin des brûles, ça n'arrête pas au verset 3, là, le sujet qu'on va parler le matin. <rire> vous dit, ce matin, pauvre-toi, soit tu reviens de la Tueuse prochaine, euh, j'aurais grugé pas mal dans ton terrain, mais en tout cas, que, <rire> ça se tient tout ensemble. » Ok, alors on va lire 3, 1 à 4, 3, mais comprenez que ça s'arrête pas là. Alors, c'est pourquoi frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez la porte et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, c'est lui l'auteur et le souverain la porte et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Pour les Hébreux, Moïse, c'est le modèle. Alors ici, on établit que Jésus C'est un modèle au-dessus du modèle de Moïse. « Car il a été jugé digne d'une loi d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. » Dans une autre version, c'est que l'architecte a plus d'honneur que la construction qu'il a faite. C'est l'architecte qu'on pas pas la, la, la construction. La construction, peut l'aimer, en profiter, mais dans le fond, on donne la loi à l'architecte. Ici, c'est la même chose. Car Jésus a été jugé digne d'une loi d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et ce qui devait annoncer c'est Christ. Mais Christ l'est comme sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos par me tentèrent pour m'éprouver, et ils vire mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je suis irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix, Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Alors, comme c'est arrivé à eux au verset 12, « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, « Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ » pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il a dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'entourcissez pas vos corps, comme lors de la révolte. » Qui vurent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jurera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans, dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvera pas de la foi chez ceux qui l'entendirent « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoi que ses heures eût été échavées depuis la création du monde. Alors, on voit ici que Christ nous est proposé comme le point de repère que ce qui s'est arrivé avec le peuple juif dans le désert, le peuple d'Israël dans le désert avec Moïse, ah, il y a eu une conséquence pour ceux qui ont désobéi Dieu, et que ça, ça nous sert d'un modèle à nous, et Paul l'utilise pour parler aux aux Hébreux à qui il envoie la lettre, les frères juifs convertis, et, et il met une mise en garde que ce qui est arrivé à leurs ancêtres peut leur arriver à eux aussi s'ils si se détachent de Christ. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut perdre notre salut? La réponse, c'est non. Mais on va passer à travers de du sujet. En fait, dans le chapitre 3, ce que l'auteur les avertit, c'est de pas tomber dans le piège des ancêtres quand ils sont sortis d'Égypte. Il leur rappelle que tout comme eux, leurs ancêtres, là, ils ont vécu des choses et des grandes difficultés. Mais à cause de leur incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ils sont pas rentrés dans le repos de Dieu qui était à la terre promise. Alors, je dirais le sujet aujourd'hui, c'est, frères et sœurs, persévérer ensemble à marcher en Christ. L'Épître qu'on est en train de lire n'est pas adressé à des individus, est adressé à une collectivité d'individus. Et c'est à la collectivité que Dieu parle. Dans l'Apocalypse, quand on regarde les, les, euh, les lettres qui est été envoyées aux églises, C'est à l'Église, la première, j'ai oublié, c'est laquelle? La Odyssée, je pense, cas, Éphèse. À qui euh, Dieu dit, Jésus dit, garde je vois toutes vos bonnes oeuvres, mais vous avez oublié votre premier amour. Revenez à votre premier amour de peur que j'enlève votre chandelier. OK? fait que l'Église pourrait perdre sa place. Les individus qui sont là, qui aiment le Seigneur, perdent pas leur place. Mais l'Église, en tant que corps, perd sa place si elle ne prend pas dans la paix de Christ. Alors, il y a un message ici. Fait que à eux autres, mais c'est toujours aussi pertinent pour nous aujourd'hui. Puis, il faut se poser des questions. Alors, si je repars avec Hébreux 3.1, ce que je vais faire, je vais descendre verset par verset, ou à peu près, en ajoutant des commentaires. Le premier, c'est Hébreux 3.1. « C'est pourquoi, frère Saint, on sait que c'est à des frères qui partent. Et si on part sur la base que quelqu'un qui est né nouveau ne peut pas perdre son salut, comment je peux perdre le repos en Christ si je perds pas mon salut? » Puis quand est-ce que ce repos-là, je le perdrai? Là, je vais pas faire le débat là-dessus, là, là mais juste que si on part sur la base que on ne perd pas notre salut, de quoi il part? Et il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Dans la sommaire, pour ceux qui ont la sommaire, il dit, fixez vos pensées sur Jésus, le messager. Quand il dit considérez, c'est plus que juste réfléchir. C'est fixer vos pensées sur lui. Prenez-le la au sérieux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sérieux. Faites-le. OK? Alors, gardez vos pensées sur lui. Lui, il est le messager et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Si c'est vrai, faites ce qu'il dit. Si c'est pas vrai, ben allez faire autre chose, allez en vivre les conséquences. Mais si c'est vrai, fixez vos pensées sur lui. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, « Comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Regardez à Christ, gardez les yeux là-dessus. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, mais c'est ce pas sa maison, Moïse. Moïse est un serviteur de Dieu. Dieu il est allé chercher et l'a en Égypte. Il a dit, « Ça, c'est ma maison, prends-la et emmène-la où je la veux. » Alors Moïse il a été fidèle dans son service. Mais Jésus, lui, est fidèle dans la construction de la maison. C'est lui qui le construit exactement comme Dieu voulait qu'elle soit construite. Et il n'y en a pas d'autre modèle. C'est le modèle. Et Christ, euh, il est le, le, le chef, l'architecte, il est la tête, il, il est celui qui, qui, qui fait tout bouger. Il faut garder nos yeux sur lui. Si on garde nos yeux sur lui, il s'occupe de tout. Si on ne garde pas nos yeux sur lui, ben, on n'est plus là. Ce pas que lui est parti, c'est nous qui est décrochés. Car Jésus, verset 3, a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Moïse, qui est instauré dans le désert, je ne sais pas si vous vous de, de Sylvain de fait une... Une étude, bien plus qu'une fois, mais quand on a eu une retraite d'église, on avait une étude. Là, sur tout, comment comment Dieu a pensé la, la, la disposition des camps du camp d'Israël quand il était dans le désert, la tente d'assignation, tous les instruments pour le sacrifice, tous les détails, tous les sacrifices. Ça, c'était une image des choses qui devaient venir. Moïse, il a fidèle à Dieu, il a dit, regarde, je vais t'expliquer comment construire les vêtements, je vais t'expliquer comment construire la tente d'assignation, les quatre toiles l'une par-dessus l'autre, comment disposer les choses. Moïse était fidèle dans tous ces détails-là, mais il n'est pas l'auteur de ces détails-là. Il n'est pas non plus l'objet de ces détails-là. Il est juste un serviteur qui faisait ce que Dieu a dit et il était fidèle là-dedans. Mais Jésus est encore plus au-dessus de ça parce que c'est lui le créateur de toute chose C'est lui qui lui a donné le modèle. Puis quand il vient, il vit parfaitement dans le modèle qu'il l'a instauré lui-même. Il va le vivre parfaitement, sa place dans le modèle. Et Moïse, ce qu'il faisait, et c'est ce qu'il dit au verset 5, Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Pourquoi? Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Fait que vous, les Hébreux à qui je suis en train de parler, qui vous vénérez, Moïse, regarde, c'est parfait, là, Moïse, regarde, on ne peut pas l'enlever de là, on n'est pas en train de dire, Moïse, il n'a plus sa place. Non, Moïse a fait la bonne chose. Mais Moïse, un serviteur. Maintenant, il pointait, lui, vers Jésus. Ben maintenant, regardez à Jésus parce que c'est lui le modèle. Et maintenant, on n'a plus besoin des sacrifices, on n'a plus besoin de la tente d'assignation, on n'a plus besoin des instruments. On a Christ, on a tout en lui. Alors, verset 6, Christ, lui, est fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. 1 Pierre 2,5, 5 si vous voulez, ça, ça les... On est la maison de Christ. On n'est pas la tente d'assignation là, on est on est la maison de Christ. Un Pierre 2 5. Oh. Un Pierre 2 4 en fait, je le lis. Hein. Juste pour pas vous perdre. Juste qu'on faut que ce le repos qui nous est promis là, il est en Jésus-Christ. Et c'est de saisir notre place en Jésus-Christ. Et si on est là, on peut jouir du repos. Mais si on n'est pas là, on jouit pas du repos. Approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est nous, ça, des pierres vivantes. Rejetée par les uns C'est lui la pierre vivante, mais nous aussi, on est des pierres vivantes. Excusez-moi. Approchez-vous de lui, qui est la pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Je ne peux pas faire ça si je ne suis pas avec les autres pierres. Parce que c'est vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Une brique, peux-tu construire une maison? Ça prend toutes les briques pour construire la maison. Alors, on peut pas édifier si on est tout seul, si on est à part. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La maison qui parle ici d'un breu, c'est cette maison-là la construction spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ ce qu'on peut subir dans la vie d'un bord ou de l'autre c'est là pour nous faire grandir mais si on reste collé à Christ malgré l'opposition on est dans la joie de Christ de Dieu Hébreu 10 19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, la tente d'assignation dans l'Ancien Testament, qui permettait au principal sacrificateur, au souverain, merci, au souverain sacrificateur, une fois par année de rentrer dans la présence de Dieu, gars nous, on a accès à Hein, au verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain secrétaire établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, n'importe quand, tout le temps, aujourd'hui, à soir, maintenant, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps mmh. lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car lui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus y est fidèle, on peut s'approcher, on peut rentrer dans le sanctuaire n'importe quand parce que la voie est ouverte pour nous. Il y avait des grandes difficultés dans l'église primitive. Euh, il y avait des grandes difficultés dans le désert, il y a des personnes ici ce matin qui vivent des grandes difficultés de toutes sortes de façons. Que ce soit encore comme enveloppé par le péché ou carrément euh, des relations brisées ou besoins matériels ou autres, vivre des grandes difficultés. Est-ce que je vais rester collé sur Christ? Est-ce que je vais m'approcher de Dieu, rentrer dans sa présence puis m'attendre à lui? Tous les chants qu'on a chantés ce matin, c'est « m'attendre à lui ». Est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais me laisser emporter par ce qui m'arrive puis m'éloigner de Dieu Hébreu 10.32, pour ceux qui allaient le voir, là ça dit exactement les difficultés qui vivaient cette Église-là. Il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui ont été mis à part, il y a des gens qui ont été emprisonnés, etc. Puis à cause de ça, le doute, il rentre, puis il y en a qui vont s'éloigner de Christ, puis à cause de ça, ça brise l'unité dans l'Église et ça dans le corps qui était là, au point que l'amour de Christ, là, Christ n'est plus le sujet de conversation, mais c'est les autres affaires qui sont les sujet de conversation. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui se passe. C'est ça ce qui vivent. c'est pas différent là. c'est pas différent pour nous. Mais l'exemple qu'on a dans l'Ancien Testament avec euh, les, le peuple dans le désert, là, il va nous être utile. Alors, je reviens au verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il avait annoncé. C'est Christ. Mais Christ lui, fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. « Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » On peut se laisser distraire. On se laisse distraire. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça? Le problème de la vie qui arrive, puis tranquillement, je me concentre plus sur ma douleur, mon problème, ma misère. » Puis j'en arrive à ne rentrer dans la présence de Christ et j'en arrive à même penser que je peux plus y aller, que je suis coupable de quelque chose, que, que je ne le mérite pas. Et j'en arrive à perdre ma joie, puis quand je commence à la perdre, je commence à me retourner vers mes anciennes amours et puis là, ils commencent eux autres à prendre plus de place dans ma vie. En arriver à me séparer, briser les relations avec mon frère, mon soeur dans l'église, et éventuellement partir peut-être en déchirant euh, des morceaux. Alors au verset 7, c'est pourquoi, hein, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est à eux qui parlent, sont des enfants de Dieu, c'est des frères et des soeurs qui, qui ont cru en Christ. Il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix » « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et élever mes œuvres pendant 40 ans. » aussi je Puis on va aller voir ce passage-là. « Aussi, je fus irrité contre ces générations, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » S'endurcir, ce c'est pas quelque chose qui arrive. « pas demain quelque chose qui est graduel, tranquillement, je, je, je baisse les yeux, je tourne la tête, j'arrête de, de, de m'accrocher à ma foi, j'arrête de m'accrocher à ma croyance, j'arrête de m'accrocher au Seigneur, je commence à croire le mensonge que je ne le mérite pas, que je suis coupable ou que Dieu ne m'aime pas, ou, ou moi c'est pas comme les autres, et tranquillement, je me laisse embarquer dans mon péché, puis j'ai de la misère à m'en défaire, tranquillement, et ici, un appel, « N'endurcissez pas vos cœurs. » Ça va aller plus loin dans les autres passages qu'on a lu Il y a une exhortation à l'Église de ne pas permettre que ça arrive à un frère ou une soeur. C'est à nous de prendre soin les uns des autres. L'auteur leur rappelle l'incrédulité de leurs ancêtres dans la parole de Dieu, puis il leur rappelle l'incrédulité par rapport aux promesses que Dieu avait faites concernant la terre promise. Puis, que Dieu les a privés de cette terre promise. Premièrement, Dieu dit à Abraham, au Abraham, à Abraham, Abraham, tu vas avoir un fils. Puis voici ce qui va se passer. Puis tu vas vivre ici, dans la terre, parce que là, Dieu l'emmène à Canaan, et il dit, ici, là, tu te regardes, là, ça c'est à toi, je te le donner. Tu vas avoir des descendants. Mais, Je me souviens plus exactement les détails, là. mais à un moment donné, ils vont sortir d'ici, ils vont s'en aller en Égypte pendant 400 ans. C'est écrit là, à Genèse. Pendant 400 ans, ils vont s'en aller là. Puis, au, puis pourquoi que je fais ça? Parce que Canaan, je recule encore, c'est pas si vous vous rappelez euh, quand Noé est sorti de l'Arche avec ses trois fils. Noé euh, il avait de la vigne avec lui, il en a profité, il a pris un verre de trop. Il était Il était nu dans sa tente. Son fils, Cham, est rentré dans la tente. et l'a vu nu. Il a trouvé ça drôle. Il est allé dire à ses deux frères. Ses deux frères ont eu respect de la nudité de son père. Ils sont rentrés reculons et habillés à Noé. Mais Noé a dit à Cham, « La malédiction va tomber sur ton fils, Canaan. » Il va être détruit. Alors, on fait l'histoire. On arrive. Et là, Dieu dit à Abraham, « Regarde ce qui est arrivé avant. »« Je te dis, c'est de travail de toi que ça va arriver. » à de descendants. Le pays qui est ici, c'est le pays de Canard. Je vais te le donner. C'est à toi que je te donne. Canaan c'est déjà réglé. OK Mais il faut que je te retire puis que je les laisse aller à la pleine décadence pour que ma sentence sur eux autres là soit juste à tous les niveaux. Alors on va les laisser scorer pendant 400 ans, dans 400 ans je vais sortir. C'est quoi le rapport avec le désert 400 ans plus tard, ils sont à Selaan, mais les Hébreux qui sont en en Égypte. Ils aiment pas ça là. puis ils chantent, ils prient. Dieu dit, « J'entends votre plainte. » Il envoie Moïse les chercher pour les amener en Canaan, la terre qu'il leur a promis. C'est pas le problème. Il va chercher. Là, ça brasse. Pharaon veut pas. Dieu fait plein de miracles. Les dix plaies d'Égypte. On d'accord? Pourquoi il fait ça? Vous vous Pourquoi Dieu a fait les plaies d'Égypte? est tu pourrais impressionner les, les, les Égyptiens? Est-ce que c'est parce qu'il voulait tordre le bras de Pharaon? Où? Pas pour mettre la graine de Dieu en Égypte. Il a dit, ce que j'ai fait, là, je l'ai fait pour vous en rappeler que je suis Dieu. Rappelez-vous que je suis Dieu. Rappelez-vous de ce que j'ai fait quand je vous ai sorti d'Égypte. Racontez-le à vos enfants, à vos petits-enfants. N'oubliez jamais qui je suis. Maintenant, allez-y, Canaan, c'est à vous. Deux semaines de marche. Deux semaines de marche. Ça va bien? Allez euh, dans Nombre 11. Non, mais c'est parce que si je suis le peuple de Dieu, je devrais savoir ça. Mais est-ce que je crois la promesse de Dieu? C'est la question. Est-ce que je crois, moi, ici, aujourd'hui, que je peux vraiment être dans la paix de Dieu? Vraiment. Malgré ce que tu vis, est-ce que je peux être dans la paix de Dieu? Ça fait un petit bout de... qui sont partis, là, ils ont traversé la mer Rouge, là on institue euh, des choses différentes, Dieu leur donne d'arranger des choses, en tout cas. On arrive au, au euh, chapitre 11, et là, commence un murmure, chapitre 11, verset 1. « Le peuple mura et cela déplu aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflammant, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. » Est-ce qu'on peut jouer avec Dieu Il est patient. Hein, Pourquoi Dieu n'a pas arrêté le, le monde de faire tout ce qu'il fait? Parce qu'il est patient. Il attend tous ceux qu'il a choisi, qu'il a prédestiné. Quand il va les avoir, ça va pas être drôle. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. on donna ce lieu le nom de Tabehéra, parce que le feu d'Éternel s'était animé parmi eux. Bon, ils se calment. Allez, juste le prochain verset. Quand ils sont partis d'Israël, quand ils sont partis d'Égypte, Il n'y a pas juste les Hébreux qui sont partis d'Égypte. Il y a des Égyptiens qui sont partis avec eux autres. OK? Alors, parmi le peuple de Dieu, il y a des non-enfants de Dieu qui sont là, qui suivent pour d'autres raisons. politiques peu importe quoi, là, où ils fuient l'Égypte. Il faut comprendre qu'Israël est parti avec beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Puis le voyage est pas long, là, puis c'est en aller Canaan. Puis il y en a qui ont cru la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël, que même Israël qu ne croit pas. Puis ils sont là avec eux autres. Et là, on lit, « Le ramassé de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, ça, c'est les non-juifs. c'est même pas des prosélytes, c'est des étrangers. Le ramassé de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommençèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? »» Recommençèrent. Je juste retenir ce mot-là. Il faut comprendre ici, là que on parle du peuple de Dieu, ils sont tous, les hébreux sont tous sortis d'Égypte. Il y en a pas un qui est resté en arrière, il pouvait pas. Dieu a arrangé ça de façon à ce que les Égyptiens étaient assez fluts après Israël, que gars, vous sortez. Dis pas que tu es partisans euh, d'Israël, partisan du roi. va-t'en. On veut rien savoir, il y a pas de Juifs qui est resté en Israël, en Égypte. Alors ils sont tous là, là, ils sont tous sortis. Alors nous qui sommes venus de nouveau, hein, en analogie là, on est tous sortis du monde. On est à part. Ils sont à part pendant le temps qu'ils vont traverser le désert. Ils sont à part. Il y' a pas eu de circoncision dans le désert. Ils n'ont pas eu besoin de changer de linge. Tout, tout, tout était fourni. Là. Dieu a pris soin d'eux de autres du jour au matin, tout le temps qu'ils ont été dans le désert. Ils sont mis à part du reste du monde, complètement coupés, comme Noé dans l'Arche. Dieu a pourvu à l'Arche. Tout était dedans. Tout est ici, avec Israël. Juste qu'on saisit ça, que nous aussi, on a ça. Est-ce que vous saisissez ça? On a ça. Mais pas tous étaient les enfants d'Israël, il y avait des étrangers. Pourtant, tous les enfants d'Israël ne sont pas rentrés dans la terre promise parce que ici là quand ils se sont rebellés, ils voulaient de la viande. Ils voulaient de la viande. Ils croyaient pas que Dieu accomplirait le voyage qui serait en Canaan dans deux semaines. Il était pas concentré sur la promesse de Dieu, il était concentré sur leur petit ventre, sur la souffrance immédiate. Et Dieu va tellement fru, il va dire OK, c'est beau là, Moïse va le voir, tu Dieu est fâché, il parle avec Moïse. Pleut-il euh, vous en voulez de la viande Vous vous en avez de la viande. Il dit vous en mangerez non pas un jour ni deux jours ni cinq jours ni dix jours ni 20 jours, ça c'est au verset 19 mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût pourquoi parce que vous avez rejeté l'éternel qui est au milieu de vous et hey, c'est dieu qui parle c'est dieu qui vient de faire tout ça dieu accomplit sa promesse au jour en je vous convainc au jour exact de 400 ans sont sortis de là dieu a accompli sa promesse et là, ils doutent que Dieu est capable de les amener. Puis nous, là, on y croit-tu à la promesse du repos en Jésus-Christ? Est-ce dans dix ans, dans 20 ans, ça dépend de si ou de ça, ou ben non, si c'est accessible maintenant? Est-ce que je peux être dans la paix de Dieu maintenant? C'est ça la question qu'il faut se poser. Tous ceux qui vont sortir d'Israël, c'est seulement ceux qui sont rentrés euh, dans des désert qui avaient 20 ans ou moins. Tous ceux qui avaient 20 ans, moins de 20 ans, tous ceux qui avaient 20 ans ou plus sont tous morts dans le désert. Personne n'a profité du repos que Dieu leur avait promis. en train de dire qu'ils ont perdu leur salut Non, c'est pas rapport. Il y avait une promesse pour eux autres Deux semaines plus loin, il était dans leur repos, car Dieu prenait soin des de autres. Mais ils l'ont pas eu parce qu'ils ont pas cru. Parce que nous on profite du repos que Dieu nous a promis. Un nombre 14, 34, juste pour finir ce passage-là. Dieu dit, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vous iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que ce qu'est qu ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Dieu a une promesse qu'il a faite au travers d'Abraham, il tient sa promesse au travers d'Abraham, il prend soin de son peuple, mais parmi son peuple, il y en a qui sont privés de la joie d'être dans la présence de Dieu fallait pas de perdre le salut, on parle de pas avoir le repos que Dieu promet. À pas juste parce qu'il y a encore un doute. Moïse est pas rentré dans la terre promise. Est-ce que vous savez ça Mais est-ce que Moïse a perdu son salut Moïse a apparu accompagné de Élie sur une haute montagne pour parler avec Jésus. Et pendant qu'il parlait, Dieu a parlé. Est-ce que Moïse a perdu son salut? On n'est pas en train de par parler de perdre son salut. Moïse a perdu quelque chose temporairement. Et nous ici, on peut vivre la pleine joie du, du repos en Christ où, ben non, à souffrir comme les incroyants et attendre la délivrance du jour du retour de Christ. Mais on est appelé à en profiter maintenant. Est-ce qu'on le fait? De même ici, c'est la menace qu'on a nous autres de passer à côté de, de, du repos que Dieu nous a promis. Pour ceux qui doutent que le repos est maintenant, hein? Matthieu 11, 28. Qu'est-ce qu'il dit Jésus, Matthieu 11, 28? Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On a lu tantôt, on a, lu, on a chanté tantôt uh, Matthieu 6, hein, euh, voyons. Merci. « <rire> Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, les choses matérielles que tu as besoin, la gloire des hommes, l'apparence, la, l'extérieur... Regarde, pas ça que c'est important. Je vais te donner ce que tu as besoin, là mais concentre-toi sur moi. C'est ça, ça, ça la vraie bénédiction. Mais je vais te donner le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon jug. faut que je fasse quelque chose quand même. Prenez mon jug sur vous. Ce que je vous demande de faire, faites-le. Recevez mes instructions. Recevez, ça veut dire, entends-le, puis mets-le en pratique. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est ça que Dieu voulait pour le peuple d'Israël. Il voulait les amener à Canaan et qu'ils se reposent. Ils n'ont pas cru Dieu. « Car mon joug à moi est aisé et mon fardeau léger. » C'est ça. La marche pour Canaan aurait dû prendre deux semaines. Ils ont été dans le désert 40 ans jusqu'à temps qu'ils morts, privés du repos. Il aurait dû au bout de deux semaines trouver du lait, et du miel en abondance. Il aurait dû manger des fruits de la vigne en abondance. Ils ont pas voulu croire Dieu, ils sont restés dans le désert, puis ont mangé de la manne pendant 40 ans. Ils ont eu de la bouffe là pendant un mois là, puis n'ont plus eu après. <rire> C'est de la manne pendant 40 ans. Ce que je veux croire que Dieu peut prendre soin de moi. L'auteur avertit les Hébreux qui écrit écrivent, qui sont nos frères en Christ, qui sont tous sujets à l'incrédulité, comme leurs ancêtres, concernant les promesses de Dieu en Christ, puis qui risquent d'être privés du repos qui est promis aujourd'hui aux enfants de Dieu. Est-ce que moi, je peux dire que je suis dans le repos de Christ? Ça ne m'enlève pas que je peux être malade. Je vieillis, j'ai de j'ai peut-être une maladie quelconque, il y peut-être des choses qui se passent autour de moi de différentes manières. j'ai peut-être pas la victoire sur toutes les affaires que Dieu m'a montrées, mais il y a une croissance, je suis en train d'avancer. Est-ce que je repose dans la, dans la paix de Dieu ou je vis d'anxiété? L'anxiété, là c'est carrément le contraire de ce passage-là. Quand je stresse pour ci, pour ça, Stressé parce que j'ai des choses à faire, je veux bien le faire, c'est une chose. Stressé parce que j'ai peur de ce qui va arriver, je suis pas sûr de demain, ça c'est vraiment pas avoir la paix de Dieu. Mais ça ça devient pas théorique, ça vient l'envers de s'endurcir. S'endurcir, c'est graduel, s'approcher de Dieu puis vraiment jouir de la présence de Dieu puis du repos de Dieu, c'est aussi une expérience qui s'enrichit dans le bon sens. Mais à qui porte faut que je crois que Dieu est vrai puis que Dieu et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je crois pas ça, je reste avec moi-même. Mais si je crois ça, ben quand l'ennemi vient m'accuser parce que j'ai quelque chose de croche dans ma vie, puis je le sais que je travaille dessus, mais j'ai pas encore la victoire, mais Dieu il m'aide, puis je grandis, ben je vais dire à l'ennemi va voir ailleurs parce que moi j'ai un avocat qui s'appelle Christ qui a dit que ça c'était déjà réglé, il y a pas de condamnation. Quand j'ai de la misère avec quelque chose que je comprends pas, il y arrive des événements. Est-ce que Dieu est s'ouvrent? Ben non, je m'en fais j'un événement puis je m'en fais. Est ce que vous me suivez? Après ça, ça va changer vite sur la planète. Je sais pas si vous le savez là, mais il se passe des choses à grande vitesse sur notre planète. Pour la première fois d'histoire, on a un, un président américain que tout le monde sur la planète soupirait après. Je dis tout le monde, un grand pourcentage. Jamais on a vu ça dans l'histoire de l'humanité là où est-ce que tous les pays sont tunés sur ce qui se passe aux États-Unis. c'est un événement. Je pense en train de dire que c'est lui dans Take France pour rien de ça. C'est juste de dire il se passe quelque chose à l'échelle mondiale. La semaine passée, il y avait le G20. Le G20, c'est les 20 nations les mieux euh, euh, nantis euh, financièrement qui se réunissent ensemble régulièrement pour jaser de la vie en général. Des fois, ils ont des crises. Là, il y avait une grosse crise, la crise économique. C'est le capitalisme versus un socialiste versus le communisme partiel versus autre chose qui, de l'histoire de l'humanité, se confronte tout le temps. Et d'habitude, ces gens-là se rencontrent, ils discutent de grands principes, et à quelque part, on ressort avec des recommandations, des grandes orientations, mais chacun fait ce qu'il veut. Cette fois-là, en une journée, se sont tous mis d'accord sur un système économique mondial. George Bush est sorti là, de, de la conférence, si tu regardes la face, hein, il a perdu. Il a perdu. Le capitalisme américain tel que nous le connaissons a perdu. En une journée, il se passe quelque chose, là. Est-ce que vous pensez que si la planète se met d'accord sur quelque chose, que les libertés les, les, les, les droits et libertés de ceux qui veulent marcher dans le Seigneur vont vont être tolérés avec le temps? Ben non, parce que ça ça va à l'envers de qu'est ce que la société va vouloir normaliser. Est-ce que nous, là, on va commencer à avoir peur et tout? Non. Le Seigneur, il dit, quand vous allez voir ces choses-là arriver, puis, coup, là, ça va prendre un autre 2000 ans, Moi, je sais pas, là, je dire, je mais c'est intéressant qu'à l'échelle mondiale, C'est possible. ok Je vais-tu stresser? Je peux rien y faire. Est-ce que Dieu prend soin de moi? Oui. Amen. Extraordinaire. Tu veux savoir. Non, c'est vrai, là. Hein? Il nous dit, verset 12, « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Israël, là, on a vu, « recommencer À douter, dans nombre 11. C'est ça, hein? Recommençant à douter. Il avait arrêté. Mais il y a eu du bruit. Il y avait parmi le peuple des gens qui ne croient pas Dieu du tout. Et ils ont commencé à être poignés par la convoitise. Et là, ils ont faim, ils veulent la viande, ils veulent d'autres choses. Et là, les enfants d'Israël, ceux qui dépendent de la promesse, ont commencé à écouter ça et à être influencés par ça. Non, c'est vrai, hein? on a plus si, on a plus ça. C'est pas drôle, puis on a des droits, puis non, regarde. T'en as plus de droits, moi. J'ai un gardien. C'est tout. T'en ai même un garde que quelqu'un de nous, parmi nous, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule mauvais, ça veut pas dire le méchant qui cherche à faire du mal, ça veut juste dire qu'il connaît pas Dieu. Et par défaut, il cherche pas les choses de Dieu. Il croit pas Dieu au point de se détourner du Dieu vivant. Le danger, c'est que si on fait rien, il va en entraîner d'autres. Et si on fait rien, on n'est même pas un témoignage de d'enfant de Dieu qui croit Dieu au point de résister à quelqu'un qui y croit pas. Est-ce qu'on croit Dieu au point de vouloir faire ce que Dieu dit puis on va résister à ceux qui n'y croient pas? C'est ça la question. C'est des petites niaiseries. Oh, ce n'est pas grave, Viens, on va faire ça pas oh, juste un film, il y a pas de, a pas de sexe, on va l'écouter. Pas de sexe, mais il y a plein d'images subjectives. Ah oh, mais c'est pas grave, c'est pas pareil. Tu sais, on en laisse passer un frère qui parle d'un autre frère ou une sœur qui parle d'une autre sœur ou n'importe une... le mélange que vous voulez Ah oh, mais c'est juste des petites banalités ou non, mais c'est parce que vous voulez me l'expliquer parce que je, je comprenne. »« Ben oui, c'est le fun, tu as compris Maintenant, tu es corrompu. C'est vrai La médisance, c'est comme des friandises qui descendent jusqu'au plus profond des entrailles. Tu peux rien y faire. ce que tu as entendu Tu es pogné avec Est-ce qu'on est capable d'appliquer la parole de Dieu qui nous dit de pas faire ça? De pas l'écouter, de pas le colporter, de pas le répéter, de même pas l'accepter? Est-ce que quand des enseignements sont donnés qui sont dans le champ, est-ce qu'on est capable d'aller voir les personnes qui de dire, « c'est dans le champ, en tout cas, ma compréhension. » On n'en laisse pas passer, pas par méchanceté, puis par contrôle, puis par dictature, par amour pour Christ, par amour pour la maison de Christ. On veut marcher droit, puis on veut aller droit. Prenez garde, France. Parce que c'est ça qui se passait dans cette église-là, là. là. Parce que si ça arrive, on perd notre joie, on est en train de se rembarquer dans la misère humaine dans toutes sortes d'affaires qui ne mènent Et l'auteur, il met pas juste les Hébreux en, en garde, il nous met en garde aussi. Il dit, verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, chaque jour, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, chaque jour, exhortez-vous les uns les autres, prenez garde. » afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On doit, nous, prendre soin les uns des autres. OK? Pourquoi? Parce que si on le fait, on va rester dans le repos de Christ. On est pardonné nos fautes. On a la vie éternelle maintenant. Puis on n'a plus à craindre la mort, parce que la mort a été vaincue. La mort, pour nous, c'est une libération. Je presque fini. La mort, pour nous, c'est une libération. C'est-tu -ce vrai, ça? Oui? Bien, pourquoi qu'on s'inquiète de quoi que ce soit? On va mourir. Je dit même ça dans mes cours avec des, des, en entreprise. Je dis aux gens, à vous annoncer. Je sais que vous n'avez pas ça d'entendre parler. Mais on faire de gestion du temps et de priorité. Il faut que je vous dise quelque chose. Vous allez mourir. Non, mais là, il y en a qui rient. Je le répète. Non, mais pas ce pas parce mourir. Non, mais au moins qu'ils rient, je le répète. Non, mais pas ce pas parce allez mourir. Là, on personne. Bon. Fait que là, il faut mettre un temps à chaque chose, OK? Parce que, regarde, tu ne pourras pas tout faire. Puis, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Fait que, regarde, choisis tes priorités. Parce que le temps passe, puis il reviendra pas. Bien, nous, pareil. Pourquoi? Dernier verset, je vais arrêter là. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement. Écoutez, vous êtes participants de Christ. Vous voulez perdre ça? Vous pas votre salut mais vous pouvez perdre la joie présentement de hai dans la maison de dieu puis participant avec christ puis voir Christ agir, puis, puis le sentir vous réconforter vous rassurer régler vos problèmes je sais pas' règlent mes finances peut-être que oui peut-être que non mais il règle en dans la paix que j'ai besoin qui okay? participants ça veut dire en relation avec lui couvrier co avec lui vra avec lui membre de son corps pierre vivant de l'édifice qu'est la maison des saints c'est ça Alors, si on est là, on veut rester là. Si quelqu'un parmi nous est pas là, on voudrait, on désire, on va travailler en ce qui arrive là. Mais ce qu'on permettra pas, c'est que quelqu'un nous éloigne de ça. Et ça, c'est chacun nous. Il faut qu'on se parle. Est-ce que je sais que je suis dans le Seigneur? Est-ce que j'ai cette joie-là? Non, je l'ai pas. Car aujourd'hui, va le voir. Règle, puis on repart. tu as quelque chose avec quelqu'un dans l'église, tu régler ton problème. On repart pas régler le problème en frappant dessus, régler le de problème pour qu'on reparte, on reparte. Et dorénavant, là, on s'engage les uns les autres à prendre soin les uns des autres. Amen.